Génération Manga épisode 507 et bonne année Ça y est c'est la première bah, de 2016, une année qui va être riche euh, avec plein de choses et on va commencer euh, très fort parce qu'on fêtera les 35 ans de Ulysse 31 et pour l'occasion il va y avoir pas moins de 3 CD tu eu euh, qui vont sortir donc euh, d'abord il devrait y avoir enfin, nous espérons, euh, donc le CD de notre ami Parallax hein, qui fait des réorchestrations des recompositions de la bande-son, on l'attend depuis pas mal de temps hein, mais peut-être que Chris qui sera là tout à l'heure euh, à la moitié de l'émission euh, nous en dira un petit peu plus il euh, y a bien sûr la réédition euh, entre guillemets de Télé 80 en fait ils vont sortir un nouveau euh, CD du Liste 31 mais c'est pas forcément la réédition exacte de celui qui était déjà sorti parce que là il y aura en plus des versions espagnoles, italiennes et tout ça en plus euh, qui vont se rajouter et euh, normalement il y aura un nouveau rip d'après les 233 tours alors est-ce qu'il y aura du coup les dramas, les histoires Qu'il y avait aussi sur ces 10 33 tours, on ne sait pas. Et surtout, pour la première fois en France et à Navarre, euh, le CD avec l'intégralité des musiques du List 31. Parce que vous savez qu'il y avait eu euh, deux factions hein, qui ont fait les musiques. Il y a eu euh, d'un côté euh, Ike Egan. Et de l'autre côté, Aïm Saban. Donc, il y a eu un petit peu ça. Donc, du coup, à cause des droits, c'était pas réuni. Donc, pour avoir tout ça, il fallait avoir deux CD distincts. Donc, il va y avoir pour les 35 ans, enfin, un vrai CD où il y aura tout dessus, un double CD où il y aura tout sur le même. Voilà. Alors, est-ce à dire qu'il y aura des nouvelles musiques de Saban différentes du 33 tours du d'Ulysse Revient Ça, on ne sait pas. Peut-être que encore une fois, Chris pourra nous réveiller là-dessus, nous dire ce qui se passe et tout ça. On verra, on verra, on verra. Bref Euh, tout ça pour dire que donc euh, on va commencer l'émission sous le, sous le signe, non pas des mousquetaires, mais d'Ulysse 31. Et je vous propose, pour commencer, euh, si ça marche, <rire> on va découvrir ça tout de suite euh, de découvrir le générique le moins connu d'Ulysse 31, puisqu'il s'agit du premier ending donc euh, qui s'appelle Ulysse 31. Donc on va voir si ça marche. Dans le froid, glacé de l'eau l'Olympe noire, les dieux malins ont en vain usé de leur puissance, leur pouvoir, contre Ulysse 31 Dans le vide de l'espace infernal, fatigué, lassé, vainqueur Ulysse près d'une aurore boréale, réchauffe un peu son cœur Ulysse 31, qui espère comme toi pour demain, qui recherche sa terre et les siens. Ulysse 31, Ulysse 31, qui oppose à la force des poings, le courage et le cœur des humains. Ulysse 31. Sincérité pour toute année Les échos magnétiques sont témoins Pour les peuples lointains De sa quête incessante pour le droit à Retourner sur la terre En dépit des dieux de Lola Pour retrouver ses frères Ulysse 31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 qui espère comme toi pour demain, qui recherche sa terre et les siens, Ulysse 31. Voilà, donc Ulysse 31, euh, générique de fin, interprété par Yves Martin, Lionel Leroy, sous son pseudonyme. Donc Ulysse, je vous rappelle que c'est apparu pour la première fois en 1981, sachez qu'à la base c'est un dessin animé, une coproduction euh, franco-japonaise, au départ les, Japonais, les français pardon, ont essayé de faire un petit peu ça plus ou moins tout seul et avec euh, pas trop de résultats, il existe donc un épisode pilote Euh, qui vous montre un peu ce que ça donnait quand les français essayaient de le faire tout seul, enfin avec un peu de sous-traitance quand même, mais bon, c'était pas c'était pas encore le résultat qu'on connaît après. Euh, donc euh, jusqu'à récemment, on ignorait s'il y avait eu une version française de ce pilote, on s'en doutait, mais on n'avait pas de preuve. donc ce coup-ci on a des preuves, il y a quelqu'un qui l'a, c'est la vf D'ailleurs pour la petite histoire, Ulysse est donc euh, campé par euh, Philippe August dans ce pilote, il a la voix de Capitaine Flamme, donc ouais, c'est pas le même de ce qu'il y aura plus tard. et donc euh, ce pilote donc pour l'instant il est pas visible quelque part mais bon c'est assez terrible et donc il y a eu les 26 épisodes et sachez qu'à la base il aurait dû en avoir plus parce que en fait il y a eu une mésentente entre le studio français et le studio japonais qui ont fait qu'on a écourté euh, l'aventure Dieu merci Euh, malgré qu'ils aient pas fait les, les 52 épisodes prévus à la base ils ont quand même fait le dernier il y a quand même eu la fin donc c'est quand même le, le plus important quoi. qu'on qu qu laisse pas ce pauvre Ulysse errer pour toujours dans l'Olympe euh, c'est bien emmerdé donc rassurez-vous il y a un début il y a une fin donc il faut voir le premier et le dernier épisode dans l'ordre Par contre, les autres peuvent se regarder dans n'importe quel ordre, ça a pas trop d'importance. Euh, tout juste, on en... dirait que les fleurs sauvages, c'est quand même un petit peu mieux de l'avoir en deuxième position parce que c'est un épisode où Témis essaie quand même de ressusciter Noumaïos euh, avec euh, la planète euh, hôpital. Donc c'est un petit peu logique euh, qu'elle essaie de faire ça assez rapidement après qu'il ait été euh, endormi. On est assez d'accord avec ça, hein, bien entendu. Allez, Ulysse, U Ulysse, la seule, la vraie, c'est parti La galaxie, comme le feu, il traverse le temps Ulysse, Ulysse, tu t'envoles au creux de la nuit Tu es roi au milieu des géants Je suis Nono, le Petit Robot, l'ami d'Ulysse Je suis Nono, le Petit Robot, l'ami d'Ulysse Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien Avec son cœur, avec ses mains Je suis Nono le petit robot, l'ami du Je suis Nono le petit robot, l'ami du lys. Je, son... Je suis Nono, le petit robot, l'ami du Lys. Je suis Nono, le petit robot, l'ami du Lys. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono, le petit robot, l'ami du Lys. Je suis Nono, le petit robot. La Voilà, voilà, non, le petit robot. Alors, et, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il paraîtrait que c'est I'm Saban lui-même qui faisait "Je suis non, le petit robot la médulite" dans la chanson. <coughs> Alors, peut-être, est-ce euh, vrai C'est pas vrai J'en sais rien. C'est possible. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Donc, euh, donc voilà. Parce que bien sûr, ce sont des génériques Saban, et bien évidemment, euh, à l'époque où Saban faisait des de, de bonnes choses. Hein. Avant, c'était bien avant les Power Rangers, hein, la triste mémoire. Euh, D'ailleurs, sachez qu'il va y avoir un nouveau film. Euh, le film non-métrage avec euh, hein, des Power Rangers. Hein, là, donc, euh, pas forcément une bonne nouvelle ça non plus. Enfin bon, bref, bref. Donc voilà, voilà, voilà, voilà. Euh, et puis bien sûr, on peut pas finir notre tour d'horizon d'Ulysse 31, le 31 e siècle, euh, sans passer bien sûr par la case euh, Ulysse revient. Donc en 83... <coughs> Ulysse est rediffusé à la télévision, je vous rappelle qu'à l'époque c'était en tranche de 5 minutes hein. ça passait les soirs à 19h55 sur FR3, et donc pour avoir l'épisode en entier il fallait attendre le dimanche voilà les enfants, et donc euh, en 83 on rediffuse et on met un nouveau générique tant qu'à faire, hein. si on peut revendre de la galette hein, on va pas se gêner, donc euh, Ulysse revient, et ce coup-ci il revient en début et en fin on met euh, le même pour euh, le début et pour la fin on fait un nouveau générique, on va peut-être pas s'en kikiner et c'est bien sûr Jacques Cardona, le chanteur des mystérieuses cités d'or, euh, qui nous interprète donc euh, cette chanson, euh, on normalement Là, ça va être moi. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Cardona a aussi été euh, l'entremise du succès du groupe Gold. Et oui, oui, oui, capitaine, abandonné. Il y avait Jacques Cardona derrière tout ça. C'était euh, leur producteur. Voilà, donc euh, le monde, il est petit. Hein Ulysse revient. Ulysse revient. travers les cieux, l'espace et le temps Un vaisseau sans vient, Ulysse Contre lui des dieux, des pièges géants C'est l'Odysseus, Ulysse Ulysse revient Et c'est un bien long chemin Ulysse revient Il lutte pour son destin Salut c'est moi Nono, j'suis le robot héros Cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils Je vis d'un grand vaisseau comme un poisson dans l'eau Avec Témis, Télémaque et Ulysse Ulysse revient Ulysse revient Car pour Télémaque, Témis non Nono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 Salut c'est moi Nono, j'suis le robot héros, Cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Je vis dans grand vaisseau, comme un poisson dans l'eau, Avec des mises, Télémaque et Ulysse. Ulysse revient, Ulysse revient, Ulysse revient, Et c'est un bien long chemin, Ulysse revient.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 et voilà, voilà, voilà, voilà, il se revient alors il y en a un autre qui revient, ça n'a rien à voir, là je change un petit peu de, de registre c'est notre ami Kenji Oba et oui Kenji Oba l'interprète d'Xor, le shérif de l'espace sera de retour en France, ça sera à Paris Manga en février, donc euh, à Paris Manga c'est à Paris hein, forcément, gna gna. Euh, donc si vous n'avez pas eu euh, la chance de voir Xor euh, les deux autres fois où il était venu hein, donc à Nice et à Toulon, euh, sachez que pour la première fois il va venir à Paris donc euh, ça sera peut-être plus accessible pour bon nombre d'entre vous et il sera accompagné de Sony Shiba, alors Sony Shiba c'est un grand acteur euh, de tokusatsu et de euh, cinéma, de grand cinéma japonais hein, excusez du peu, il a joué entre autres euh, dans le film Les évadés de l'espace, qui est le prémice de Sankukai je vous le rappelle, et il faisait aussi le père d'Xor euh, dans la série Xor, Sony Shiba donc il est très important, donc il y aura le père et le fils quoi du coup euh, donc Xor et son père seront à Paris Manga, euh, donc euh, j'espère que vous y serez euh, moi je ne sais pas encore si j'y serai euh, je sais pas, je verrai, euh, j'ai déjà vu Kenji Oba. j'ai déjà eu la chance de me transmuter avec Lui, euh, une transmutation euh, Donc euh, voilà, je sais pas si je vais me déplacer, on verra, on verra, on verra ce qu'on fera, naninana. Bon, voilà. Euh, donc, Xor, le chef de l'espace. Euh, Xor, la chanson est bien entendu euh, interprétée par Jean-Pierre Savelli, comme euh, vous ne l'ignorez pas. Et euh, c'était aussi euh, Antoine de Cônes, sous le pseudonyme de Paul Percevon, qui avait fait les paroles. Donc, euh, si c'est pas très recherché, euh, voilà pourquoi ce ça, ça n'est pas très recherché. mais faut pas chercher Midi à 14h, il y a toujours une explication à tout Et donc, je vous propose qu'on se fasse XOR pour se mettre dans l'ambiance, n'est-ce pas? Et c'est parti! Le chéri, chéri de l'espace, il sort. Son domaine, c'est notre galaxie. Il sort sur la Terre. Comme toi et moi Il Dans le ciel C'est lui qui fait la loi Ne craint rien Il nous protégera Amour au beau Il change de peau Quand de l'espace Vient la menace Il joue sa vie Pour ses amis Il se bat Il Le chéri Chéri de l'espace Il Son domaine C'est notre galaxie Toi et moi dans le ciel c'est lui qui fait la loi ne craint rien il nous protégera Chéri de l'espace, son domaine, c'est notre galaxie Sur la terre, il est comme toi et moi Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi Ne craint rien, il nous protégera Pieds et point nus il se bat kung-fu Vrai samouraï, il fait pas des Le chéri, chéri de l'espace Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi Ne craint rien, il nous protégera Le chéri, chéri de l'espace Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi Ne craint rien, il nous protégera C'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Eh oui, Kenji Oba Xor, le chef de l'espace. Uchukeiji Gorbon. et oui il s'appelle Gabin en fait en, en japonais parce qu'ils euh, aimaient bien Jean Gabin dans des rôles de flic alors je ne sais pas euh, moi j'ai pas souvenir de, de films de Jean Gabin où il est flic alors bon ma foi mais eux ils ont bien aimé par rapport à ça donc il l'ont appelé Gabin donc bien sûr euh, x a, a cartonné hein, comme vous le savez hein, je vous apprends rien je vous renvoie au toi qui t'y connais sur les shérifs de l'espace les Uchukaiji X-Hor, Charivan et Shedder et donc euh, après cette trilogie euh, les japonais se sont dit on va, on va essayer de continuer à faire des, des space shérifs un peu solitaires mais ça sera plus des space shérifs donc le suivant sur la liste après donc euh, Charivan un cheder c'est Jaspion Jaspion, euh, interprété par notre ami Bernard Minet, euh, donc en version que courte, mais il existe sûrement une longue quelque part chez AB et qu'on espère arriverait un jour à, à exhumer. C'est parti, Jaspion Tu te bats pour la liberté Pour préserver la paix et l'amitié À la recherche d'un monde de beauté, tu es un aventurier Jaspion, courage chevalier Jaspion Tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté. Tu n'as jamais peur de personne, et lorsque l'heure du combat sonne, tu es toujours prêt et plus rien ne t'effraie. Ton obsession c'est de gagner, champion, courage chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié. L'amour et la liberté. et oui, Jaspion, voilà. Jaspion, non Enfin, on a quand même eu de la chance avec euh, les euh, Metal Heroes. C'est qu'ils ont tous été diffusés jusqu'au bout au Club Do. Ce qui est assez rare. Hein. Parce que qu'autant les Sentai, souvent, on ne voyait pas la fin. Ni même, le, ni même la moitié, d'ailleurs. Ni même le milieu. Euh, mais euh, au moins, Jaspion, Jiria, Shedder, Metal Dare. Metal presque. Metal Dare, en fait, on a craqué à quatre épisodes de la fin. Savez-vous Et eh oui, il y a 4 épisodes de la fin, ils n'ont pas diffusé les quatre derniers. C'est quand même un comble, ça. Hein. Pourtant, ils ont été doublés. Et eh ouais, c'est dommage. Hein. Allez, quatre épisodes, fallait faire un petit effort, les gars. Et eh ben, non, ben non, ils n'ont pas voulu faire un effort. Donc, Spillvan, on a tout eu, sauf un épisode qui n'avait pas été doublé parce que Toei avait omis euh, d'apporter la bande. Donc, forcément, on peut pas leur en vouloir du coup. C'est l'épisode 4 ou 6, je ne sais plus, un de ces deux-là. Et, euh, et donc voilà. Mais sachez que les Metal Heroes, donc on a eu la chance. Et Jaspion aussi, euh, on a tout, je crois qu'ils ont peut-être le dernier. Je ne veux pas dire de bêtises. A priori, peut-être, je ne sais, sais pas. Donc voilà. Et autre petite euh, information, puisque j'en suis à vous parler euh, donc de Kenji Oba, hein, comme je vous l'ai dit, qui ont sera là au Paris Manga cette année. Sachez que c'est lui aussi qui faisait la doublure de Staros dans Sankukai, C'est-à-dire que quand vous voyez Staros donc avec son filet de pêche et son costume rouge, eh bien c'est pas l'acteur euh, que vous avez vu en civil qui est dedans, c'est Kenji Oba qui est dedans. Si, si, si, si, si. D'ailleurs, vous ferez attention la prochaine fois où vous regardez Sankukai, vous verrez que comme par hasard, à chaque fois qu'il se présente, euh, je suis Star Rose, je viens du fin fond de l'univers, il met toujours son bras devant son visage pour pas qu'on voit son visage. Et, et pour cause, puisque c'est pas le bon visage. Et oui, donc c'est pour ça. Et si vous ne me croyez toujours pas, il y a Kenji Oba qui apparaît à visage découvert et fait un rôle de villageois dans un épisode. Donc vous voyez, moi, vous voyez il y a que voir. Hein. Et puis, euh, Kenji Oba a aussi joué dans Jiraiya. Si, si, si, il y a un épisode où Toa est plus très bon et il doute un petit peu de lui. Et donc Kenjioba lui pique son costume de Giria, donc il enfile le costume de Giria et euh, il lui donne une petite leçon. Et il dit Si tu veux récupérer ton armure de Giria, viens me voir euh, là pour que je t'apprenne les bonnes manières, tout ça et patati patata. Donc il y a un épisode de Giria avec Kenjioba. Donc euh, on s'écoute le générique de Giria, toujours chanté par notre Bernard Minet National. Et euh, juste après, on retrouvera Chris. Euh, et oui, ça y est, il est arrivé. C'est parti. <tous> Ah, vous êtes content, hein Je vous ai pas massacré la chanson, je n'ai pas chanté dessus, alors là, ouais, chouette, on a enfin pu entendre Bernard. <rire> eh ben, vous allez entendre Chris, maintenant, voilà. Salut à tous, euh, et bien sûr, bonne année Et oui, et bonne année J'espère que vous avez tous été bien gâtés, là, euh, sous le sapin, euh, et euh, vos cadeaux. Euh... D'autant qu'on vous a dit ce qu'il fallait, ouais. et ne pas acheter. <rire> on vous avait donné une bonne euh, shopping list, hein voilà. À offrir ou à se faire offrir, bien entendu. Alors, euh, je ne sais pas si tu l'as dit, tu as parlé d'Ulysse, mais est-ce que tu as expliqué pourquoi tu parlais d'Ulysse aujourd'hui ah, J'ai dit qu'il y avait trois CD qui allaient sortir, ce pour ça, pour les 35 ans Voilà, tout à fait, c'est l'anniversaire. Voilà. Cette année, en 2005, c'est les 35 ans de donc de Ulysse 31. Voilà. Tu expliquais pourquoi 31 tout à l'heure. Dans une le ouais, 31e siècle. Exactement. Série cultissime pour beaucoup de fans. Alors qu'il dit anniversaire, dit événement, donc il y aura plein de trucs cette année. Mais dans, en premier lieu, j'ai envie de dire, il y a trois euh, donc CD qui vont sortir. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces CD Pourquoi Comment Ben On va vous dire tout ça, tout de suite, par eh exemple. Oui. Bah, genre... <rire> Alors genre il euh, y a déjà le donc le projet Parallax donc Alors a... je vais juste faire une petite parenthèse pour ah, te dire je... La petite parenthèse la petite parenthèse c'est que le l'ancien CD de télé 80 il y a quand même un taré euh, qui le vend à 108 euros sur eBay en ce moment oui, juste vu. pour mais dire mais il va partir il doit partir <rire> Alors il y a un autre taré qui le vend à 30 hein, donc euh, il faut vraiment être con pour acheter à lui à 108 quoi enfin moi je dis ça je dis rien Après, ça vaut 7 euros la base, les enfants. Voilà. Ça vaut 7 euros, sachant que... Euh, il est épuisé, le, mais... Voilà. Il est épuisé, mais que le résultat était assez médiocre. Voilà, et qu'il va y en avoir des nouveaux là, qui seront 100 fois saturés, mieux. Sont saturés, qui craquaient, etc. Enfin, une horreur. Donc, faut pas l'acheter. En un Voilà, euh, en... sauf si vraiment, vous avez envie d'un boîtier avec l'image dedans. Mais bon, ouais, aucun intérêt. Euh, donc, il euh, y a le projet Parallax, en parallaxe... Euh, en parallèle. Euh... <rire> euh, voilà, Exactement. <rire> Euh, J'en parle brièvement puisque c'est un projet que vous connaissez. On a cessé d'en parler depuis le début. Oui. Donc, en on fait, se lasse un petit peu d'attente d'ailleurs. On attend avec impatience euh, bah, la sortie de ce CD, dont le fameux coffret collector. Ça aussi, on vous en a déjà parlé. Alors, Parallax, c'est un projet de David Colin. David Colin, qui est un excellent musicien. Oui, de, oui on le salue, c'est notre de pote. De divers hein, instruments, ouais. euh, Donc euh, avec, on va dire, excellence, entre guillemets. et qui, il y a quelques années, a eu l'idée de, de reconstruire, donc de refaire, mais un petit peu à la sauce euh, moderne, high-tech, aujourd'hui, tout en respectant, bien entendu, euh, la partition de départ, les morceaux les plus cultes de la BO de Ulysse 31. Donc... Euh, C'est plutôt réussi, hein. on a écouté pas mal de choses euh, ah déjà. Bah, Nous on est acheteur. ça fait longtemps qu'on a acheté euh, le disque, le CD et qu'on attend de recevoir C'est projet qui sera donc en série limitée, donc 1000 exemplaires euh, Au uniquement. monde Voilà exactement, qu'il n'y aura pas de repressage etc Tout est fait de manière on va dire euh, pro mais aussi euh, semi-artisanale voilà. euh, Donc il fait chaque morceau, il fait lui-même son mixage Il y a un artwork qui va être fait etc Donc c'est vraiment génial donc euh, dans le coffret rappelons ce qu'il y a il y aura l'édition double vinyle avec les titres le CD euh, pochette euh, collector 3D donc c'est superbe truc des, in des inserts avec des illustrations tout ça en série limitée dans une belle boîte donc pour les collectionneurs euh, voilà euh, ça le fait quoi ben ah oui, on attend que ça d'avoir l'objet. Alors c'est presque terminé, hein, il reste deux titres. Euh... Oui, mais ça fait euh, dix ans qu'il reste deux titres. Alors ça va oui, commencer à faire. Oui, mais David est un puriste. Euh, ben et... oui, mais bon voilà quoi. Il est un peu comme Michel Ponnar, j'ai envie de dire qui a mis euh, enfin qui a même pas fini encore. Ça fait euh, 25 ans qu'il argisse son nouvel album. C'est pas une blague. Oui, mais lui on l'a pas précommandé. On l'a pas précommandé, non, enfin une voilà donc euh... <rire> Un peu comme un peintre, hein, la, la moindre subtilité, on va dire, euh, la moindre note, la moindre mesure euh, peut durer <rire> 15 jours, <rire> un mois, j'en sais rien. Mm -hmm. non, David est vraiment un puriste et puis il fait ça tout seul surtout. Faut pas oublier qu'il a un métier aussi, que c'est un, un passe-temps avant tout. Donc dès qu'il a du temps de libre, bah donc il s'attèle à cet ouvrage. Euh, ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est dessus. C'est vrai, il reste plus que deux titres à finir, on va dire, d'enregistrer et de et le mixage final. Donc, et voilà. Donc, on n'a pas de date de sortie pour l'instant. Ça va être dans le courant de l'année. Ce coup-ci, 2016 devrait être la bonne année. Donc oui, euh, on, il faudrait parce que pour les 35 ans, quand même, voilà. Quoi. voilà pour les 35 ans, c'est vrai que ça le serait bien. Euh, si vous n'avez pas précommandé euh, votre exemplaire, vous pouvez toujours le faire sur le site de Parallax, parallax.fr. Mm -hmm. Donc, il y a possibilité encore de se procurer l'édition collector. Il y en a encore, mais après, il n'y en aura plus. Alors, moi, c'est un bon conseil à vous donner, c'est de l'acheter. Voilà, donc Tant ça, ça c'est les... Les musiques réorchestrées, on va dire refaites. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que ben retrouve la plupart des musiques euh, qui ont fait le, le succès un petit peu de la série, mais euh, donc euh, réarrangées un petit peu, et puis en tout cas avec un son plus actuel, plus moderne, ça donne vraiment un aspect opéra-rock, un peu du rock progressif, tu vois, un petit peu, euh, dans l'esprit de ce qu'aurait pu faire euh, s'ils l'avaient fait maintenant euh, les auteurs originaux de ces morceaux. Mmh. Voilà. Alors il y a un autre disque, on va, on va parler des trois, en fait il euh, s'agit d'une réédition mais améliorée avec quelque chose en plus de Télé80, dans Télé80 vous connaissez le label, mm -hmm. c'est un label qui édite à petits exemplaires euh, des vieilles choses. À 500 qui... exemplaires en général, voilà, ou... War 300. Exemple. Voilà War 300, le Ulysse sera tiré à 400 mmh. exemplaires lui, Ah, à voilà 500 et 400. Voilà. Et donc sur celui-ci, alors on retrouvera principalement l'intégralité des deux vinyles qui étaient sortis à l'époque chez Saban. Donc ça veut dire les dramas compris Non, sans les dramas parce qu'il y a Ah bah eu oui, euh... parce que ça prend quand même pas mal de place sur les disques, je veux dire. Voilà, et puis c'est pas possible les dramas tout simplement... Parce que les droits comme... des voix. Voilà, comme il y, y a des droits pour les prestations des, des gens qui ont prêté leur voix pour les dramas, ça coûterait trop cher et ça deviendrait trop compliqué à négocier. Donc, on aura tout, sauf les parties drama, on aura uniquement tout ce qui est pistes euh, sonores et chansons. Mm -hmm. Donc, euh, bah, le premier vinyle de Ulysse 31, qui est sorti chez Saban, pardon. Et le deuxième, Ulysse revient, mm -hmm. où on avait quelques BGM de euh, M. Saban et Juki Levy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'ont pas eu... Donc, l'équipe de Télé 80 n'a pas eu accès à, au master. Donc, aucun master. Ah oui, comme d'habitude, Donc, euh, ce, ils se sont, en termes de source, ils, sont, ils ont pardon, utilisé euh, des, des vinyles. Des vinyles. Mmh. Donc, j'ai écouté euh, les premiers, on va dire, les premiers extraits de, de, de ce CD. Donc, euh, c'est un peu mieux que ce qu'ils nous font d'habitude. Ah. Mais attention, Mais pour les puristes, ce pas parfait. Il y a des ah. titres où euh, au niveau de la numérisation du son. Il y a des défauts. Ça chointe un peu, ça siffle un peu. Donc, c'est pas parfait. Le mérite que ça a, c'est quand même de nous proposer, donc pour ceux qui ne les ont pas dans leur collection, euh, ou ceux qui souhaitent les avoir, on va dire, de manière numérique, les deux vinyles. Ils sont assez durs à trouver, hein, quand même, ces deux vinyles. Donc, voilà ce que vous aurez sur CD. Il sera en vente, donc, euh, un petit peu partout, enfin, un petit peu partout. Ouais, enfin, qui les, les prenne. Sur le réseau de distribution, voilà, les, donc les, les <coughs> gens qui sont, on va dire, affiliés un petit peu, style Les Culturales et FNAC et compagnie. Mmh. Voir Jiber, Jiber s'y met à Télé 80, c'est pas mal. Non. Bon. Et un petit peu avant, par correspondance, par l'intermédiaire de l'équipe de Télé 80. Donc voilà, si vous êtes collectionneur, euh, pourquoi pas. Et donc, euh, un troisième CD, peut-être euh, le plus attendu par les fans, j'ai envie de dire. Euh, c'est Ça va tuer, là, c'est vraiment un truc de fou. On va avoir un double CD qui s'appellera euh, Ulysse euh, revient non Ulysse 33 euh, édition ultime. Alors attention pourquoi édition ultime Parce que vous aurez l'intégralité pour la première fois de la BO. Vous aurez non seulement les musiques de, de Denis Croquette et de Monsieur Egan, mais aussi de toute l'équipe Saban. Donc Alors là ça m'intéresse. Alors je veux, je veux savoir est-ce qu'il existe d'autres musiques de Saban qui sont autres que celles qui est sur le 33 Alors, il y en a quelques-unes, oui, puisque quand si tu écoutes bien la série, tu te rends compte qu'il y a des petites choses euh, mmh. qu'on a entendues comme ça, mais... Et alors, ils seront ça là sur le double Il y aura tout. Alors... Alors, quand... comment ils ont fait pour trouver Parce que euh, c'est perdu alors, et compagnie, là. Quand on dit qu'il y aura tout, il y a une petite énigme qui subsiste... Actuellement, on n'a pas l'info. Mais oui, sauf la fameuse BGM qui pose problème parce qu'elle ressemble trop à une autre de je Alors quoi. voilà, Ulysse terrasse le Cyclope, c'est un des thèmes les plus mythiques, on va dire. Il mmh. y a un gros problème par rapport à ça parce que c'est vraiment, euh, je vais expliquer pourquoi après, inspiré euh, d'un titre de Star Wars, enfin qu'on trouvait sur un disque de Star Wars de Star Wars en tout cas. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une autre musique du d'Ulysse 31 qui est euh, honteusement copiée sur Flash Gordon et qui ne pose aucun problème à personne. C'est un notre débat. Ah ouais, mais c'est pour te dire. Donc euh, c'est bien mignon de faire chier pour Star Wars, mais ils ont Donc, pas fait chier pour Star. On, on nous promet l'intégralité. Oui, peut-être euh, sans ce titre, mais peut-être qu'il y sera à l'heure actuelle par rapport aux informations que je peux avoir. On m'a dit qu'il y avait un point d'interrogation. Donc quelqu'un qui m'a dit. Pas dire qu'on l'aurait pas, ça veut pas dire qu'on l'aura. Je pense qu'il y a des négociations en cours. Il euh, y a peut-être une possibilité qu'on l'a sur le sur le disque final, mais c'est pas garanti encore. On peut pas nous confirmer cette information. Mais par contre, est-ce que tu me confirmes Il y confirmes aura tout le reste, il y aura tout le reste. Donc il y a même il y a même des musiques de Sabane qu'on n'a jamais entendu. Il y aura absolument tout. Donc Alors, ils ont réussi à trouver s'abouar parce que je vois déjà. C'est d'après bandes, c'est d'après Dis-vous tout. Alors là, oui, c'est fait avec les bandes. Ils ont les bandes de Saban. C'est ça que tu es en train de nous dire. Attention, parce que c'est du lourd ça. C'est fait avec des. Oui, enfin, c'est pas trop moi ce qui m'intéresse le plus. c'est... Non, c'est peut-être pas intéressant, mais c'est pour dire que les masters, les bandes de Saban, sais bien que c'est réputé pour être perdu, ça, jamais, quelle que soit la série dont on cause. Donc c'est pour ça que c'est très important que s'ils ont les bandes de Saban du lys c'est bien, ça peut peut-être ouvrir des perspectives sur les cités d'or. Par important, c'est d'expliquer déjà pourquoi comment arrive à faire ce CD aujourd'hui. Oui, explique-moi ça. Alors, euh, il faut on va repartir du départ de l'aventure de ce disque. Ce qu'il faut savoir, c'est pas un... c'est un projet qui date. Hein. Ça vient, ça tombe pas du ciel. On a eu l'info euh, donc euh, un petit peu comme vous tous, enfin officiellement puisqu'on était déjà au courant depuis un an maintenant, on peut le dire. Mm -hmm. On avait ordre de ne pas en parler. C'est tout, mais on vous dira rien. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour raison de droits de confidentialité, etc. Mais mm. c'est un projet qui date depuis X temps. Alors souvenez-vous. Euh, donc ça date de vieux, hein, ce projet. Donc euh, on le doit déjà le CD qui est sorti. Donc euh, il y a quoi Il y a deux ans, un peu plus d'un an. Il y a deux ans. Bah, je sais plus quand c'était. Où on avait la plupart des musiques pour la première fois. Pour la première de bonne fois. Euh, de... Dicky et, Egan, mais tu es... qui nous manquait et, donc et une et bobine Croquet, Mais il manquait des choses, voilà. Mm. Alors tout ça, on le doit à, à Laurent Dobler, euh, J'espère que je dis bien. C'est pas l'effet Dobler, Dobler. Mm. non <rire> Qui qui est belge. qui par l'intermédiaire d'une connaissance au début des années 2000 a réussi à rencontrer donc euh, Denis Croquette. David ét... Croquette hein. Oui des... oui oui. Il voit bien les mauvaises langues. Mm -hmm. Donc euh, aux États-Unis, ah, qui a sympathisé mot. et puis qui a réussi à avoir une copie de ses musiques et donc euh, qui a décidé bah, de lui-même de monter ce projet donc de le financer d'être le producteur etc sur ces deniers. donc voilà exactement donc ça a été très compliqué parce que comme ça passait par plusieurs euh, maisons d'édition il y avait des histoires de droit à l'époque Saban avait été racheté par Disney etc puis il y avait ceci cela il y avait les problèmes aussi avec Saban enfin il fallait accorder tout ce monde là mm -hmm. c'était assez compliqué ça a mis pas mal d'années d'ailleurs il y a beaucoup de projets euh, dans ce sens qui avaient été essayés notamment par l'équipe de logarithme mais qui malheureusement n'avaient pas pu donner suite. Et donc, au bout de X années, donc euh, bah, il a été possible, enfin, euh, sous réserve de faire une petite quantité, et que, d'ailleurs, de, Denis Croquette s'est bien impliqué dans le projet, de sortir le fameux CD qu'on connaît, hein, qui est sorti il y a quelque temps, où on n'avait Tout pas, pas toutes les musiques. Pourquoi on n'avait pas toutes les musiques Parce que, entre-temps, Denis Croquette n'avait plus les bandes. Elles avaient été stockées depuis quelques années, Donc il y a deux bandes pour avoir l'intégralité de, donc de toute, la, toute la BO, on va dire, composée euh, par lui mm -hmm. et euh, son ami euh, Ikegan. Ouais. Et donc ils avaient plus euh, ces bandes sous la main. Donc heureusement, il avait chez lui, dans ses archives, une copie en fait euh, d'une bande montée, donc il n'y avait pas l'intégralité, qu'il avait faite à l'époque pour un disque promo qui n'est pas sorti. Donc c'était une copie euh, des masters montées. C'est pour ça que vous avez certains titres qui sont euh, pas dire mélangés mais qui se suivent, mmh. qui se C'était déjà euh, calculé pour le, sortir comme la, ça. C'était déjà fait comme ça cette euh, copie de la bande. C'est pour ça qu'il manquait pas mal de choses. Mmh. Donc bien entendu, bah, on, ça nous a permis déjà de profiter de ce disque. Donc Laurent avait sorti le disque qui est limité à 1000 copies. Hein, je le, le rappelle. Mais bon, il avait toujours dans l'espoir, puisque ces deux bandes existaient et qu'elles se trouvaient quelque part, fallait le temps de les, lo de les localiser, hein, parce qu'il s'était passé une dizaine d'années quand même, bon, ça passe vite. Donc, euh, Denis Croquette savait plus exactement, savait qu'elles étaient stockées quelque part, mais savait plus exactement où. Et entre-temps, il les a retrouvées. Et donc, voilà, Laurent a continué donc, euh, ses bâtiments à <rire> faire des, des allers-retours aux États-Unis, et puis euh, pour essayer de re relocaliser ces bandes, chose qui a été faite, mmh. et donc, du coup. on peut ressortir cette intégrale, ce fameux disque euh, avec euh, l'équipe de Croquette, Ikegan. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on aura vraiment tout. Les masters. Et en plus, en qualité, on peut pas faire mieux. Là, euh, la voilà, qualité on aura, ultime. On aura vraiment une qualité euh, extraordinaire. D'accord. Et donc, quitte à faire euh, donc en euh, intégrale, autant et ben y ajouter euh, bah, ce qui avait été fait euh, hormis l'équipe euh, de Croquette, euh, Ikegan. Donc, rajouter... Euh, les génériques et ce qui a été composé par euh, Chucky Levy et Im Saban mmh. voilà un petit peu la petite histoire et alors Edang, est-ce que tu en sais plus sur comment ils ont trouvé les bandes Saban alors alors ça on le demandera à Laurent quand on en parlera avec lui ah bah oui ça m'intéresse Euh, voilà déjà comment, aussi. <rire> euh, voilà déjà ce qui s'est passé au niveau de ces bandes, pourquoi on n'a pas tout eu, comment on peut avoir, etc. Il faut quand même remercier Laurent, c'est un projet, euh, ça fait euh, plus de 10 ans qu'il se bat, et donc le, la finalité, c'est qu'on aura l'intégralité des voilà, choses. Le truc, c'est qu'il qu faut qu a qu a que ce soit des, des gens lambda qui se démerdent voilà. pour que les trucs sortent, parce que les, les grands sponsors et machin truc, les éditeurs, ils ont rien à battre. Alors je vais hein revenir faut aussi. nous-mêmes. petite anecdote. Euh, bon, déjà, vous savez. Euh, Comment on a réussi à avoir ces bandes, l'histoire de ces bandes, hein, ça fait 10 ans d'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'allers-retours des effets d'annonce, ah, etc. Bah, et, oui. compagnie. et voilà pourquoi on n'a pas tout eu il y a deux ans, et voilà pourquoi maintenant on peut avoir l'intégralité. Alors, on parlait tout à l'heure de Ulysse et le Cyclope, oui. donc euh, voilà ce fameux titre un petit qui pose des problèmes de droit, parce que c'est fortement inspiré de, de Star Wars. En Ce qu'il faut savoir, c'est ce que. qui est quand même gonflé, parce que je rappelle quand même que les musiques de Star Wars titres. sont déjà inspirées fortement de, de thèmes classiques. Donc ils sont un petit peu gonflés quand même de dire « Ouais, t'as copié sur moi machin truc », alors que John Williams lui-même copié déjà à la demande de Lucas sur des grands classiques machin ouais, truc mais Là, la ce bande. qui est compliqué, c'est que non seulement c'est voilà une musique Star Wars, mais qu'en plus, euh, c'est une réorchestration qui a été aussi, on va dire, un petit peu inspirée entre guillemets, qui avait été utilisée par un autre artiste sur un disque. Je sais pas si tu vois le truc. Ah, D'ailleurs, ouais, ouais. on vous le passera à l'occasion, donc... Euh... dont j'ai oublié le nom, euh, le Méco, le fameux disque Méco avec ce titre euh, "Attaque dans la neige", le truc comme ça. Uh -huh. C'est exactement la même orchestration, simplement Danny Croquette a rajouté quelques notes supplémentaires, etc. Donc on n'est pas loin, euh, apparemment, du, du, du plagiat. Du plagiat. Alors, ce qu'il faut uh -huh. savoir, c'est que quand ils ont commencé à travailler pour euh, Jean Chalopin, puisque bon, Jean Chalopin les a contactés en disant "Je oh, veux attention, je veux une bo un peu avant-gardiste, futuriste, etc." Il y avait un travail de pré-production, donc c'était pas les morceaux qu'on connaît actuellement. Ils avaient fait une sorte d'essai, une maquette, si tu veux, qu'ils avaient transmis euh, donc à Jean Chalopin, où il y a pas mal de titres de Star Wars ou de d'autres films euh, comme ça sur cette bande, mais ces titres euh, ser devaient servir de test et de ne, ne devaient pas sortir à l'époque, mm -hmm. parce qu'il faut savoir que Jean Chalopin déjà d'une part n'aimait pas trop ces titres et avait demandé donc euh, à Donny Crockett et Ikegan de, de faire quelque chose d'un peu plus futuriste, ça c'est le premier point. Mais on n'aurait jamais dû entendre ce titre dans la série et c'est une erreur lorsqu'il y a eu le montage en production. Elle a filtré, elle est restée là. Que celui-ci, par exemple, a été intégré. D'accord. Ce qu'il faut savoir, on n'aurait jamais dû entendre ce titre normalement. Ah. Donc bon. Ah, là, Toujours est-il est que c'est l'un des préférés euh, des fans et que bon, on aimerait bien qu'il soit sur l'intégrale si on arrive à régler ça. D'accord. Mais actuellement, à ce jour, on n'est pas en mesure de me dire s'il sera sur le pressage final ou pas. Donc, de toute façon, en gros, c'est où il y a l'intégrale moins celle-là, où il y a l'intégrale tout court. Voilà. Donc, de toutes les manières, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais bien ce que qu faut acheter. parce que c'est vrai que même si c'est pas, qu'à faire, elle est, elle est vraiment géniale, quoi, cette musique. Oui. En plus, je crois, quand même, que, de toute façon, ce CD est limité. ce cd sera limité donc du coup c'est pas peine de nous casser les couilles hein. ça va pas être le grand public qui va l'acheter de toute façon il va falloir euh, se démerder pour l'avoir autrement donc euh, voilà quoi hein. Bon. alors actuellement on n'a pas de date de sortie c'est annoncé pour cette année mais bon il faut le temps euh, de finaliser toutes les histoires de droits etc faut ouais, passer ouais, aussi ouais. à la fabrication on a déjà vu la pochette on sait pas encore si c'est la pochette définitive non plus en tout cas elle est très jolie la pochette mm -hmm. je, tu, je oui je l'ai vu mis, je l'ai partagé sur mon mur en tout, tout cas fait. ça sera un double, un double cd Édition ultime et il y aura quasi tout, voire moins un titre, mais il y aura la plupart, il euh, y aura tout. C'est pas la plupart, il y aura tout. Tout, tout, tout, vous aurez tout sur il 31. Voilà, c'est vraiment complet, y compris les génériques, etc. Donc, euh... donc de la belle ouvrage. Donc même si vous avez d'autres CD qui sont sortis avant, il faut l'acheter quand même. Quoi. si vous êtes collectionneur, vous prenez les trois. C'est ce l'ultimate. Bon bah après vous faites un choix. Voilà, voilà. Sachant que le moins intéressant dans l'eau, c'est le T80. Oui, il risque, prix, de... oui. Bon, il risque de faire double emploi puisque ce qu'il y aura dessus sera également sur le. Par contre. Sauf les chansons qui sont voilà. en plus, qui font pas partie de la série. Donc voilà. à la limite, ça peut être un bon complément. Voilà, si, si vous n'avez pas les chansons. 100%. Quelqu'un qui veut juste qu'il y a dans le dessin animé, bon bah, il prend l'ultime. Et celui qui est collectionneur, qui veut tout ce qu'on a chanté sur Ulysse, il prend les deux. Voilà, puis de toute façon, les chansons, si vous les voulez, vous les trouvez sur Moult Compile. C'est pas le problème. Hein. Voilà, C'est un peu l'intérêt de ces vinyles. c'est qu'il y a la chanson de Téléma, qu'il y a le thème de. de Témis, il euh, y a une chanson de, de Nono, enfin des choses comme ça. Mm. Et puis, il y aura les versions karaoké aussi. Oui, mais ça, on les avait déjà eu aussi, ça. Oui. Ah, regarde, je les ai, la preuve, j'ai chanté dessus. <rire> Et il y aura les génériques euh, européens. Ça, c'était pas sur les disques d'origine. Donc, euh, mm. ça peut être intéressant aussi. Alors, je voudrais revenir sur une petite bêtise que tu as dit tout à l'heure. Moi Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai dit une, une bêtise. Moi, j'ai dit une bêtise. Oui. Tu Alors, je suis curieux de savoir ce quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit Tu as dit en fait que Ulysse, il y avait la fin. Alors. Oui, la que fin. Que nenni. Non, je m'assure. Si. Non, ce n'est pas. Si. Une... Non. Non. Je... Alors, je t'explique pourquoi. J'en ai discuté longuement avec Bernard Derriest lors d'un entretien qui a duré un sacré longtemps et, et m'a expliqué... toujours d'entendre qui <rire> m'a expliqué qu'on qu entendra sûrement cette année puisque on va fêter les 35 ans. Oui, absolument. Ce sera l'occasion de donc euh, Bernard Derriest qui nous avait accordé euh, donc une interview. Donc l'intégralité sera diffusée cette année où il donnait pas mal de secrets de la conception du d'Ulysse, etc. Justement, j'ai eu ce discours avec lui. Il m'a bien expliqué que ce n'était pas terminé et que ce n'était pas un dernier épisode. Oui, parce qu'après, il y a une histoire au moment où il retourne sur Terre. Alors, je t'explique ce qu'il m'a dit. Déjà, il n'y a eu que 26 épisodes parce que ça n'a pas marché au Japon, qu'ils n'avaient pas le ils avaient pas le financement suffisant pour produire les autres. Bon, bah, on bah parle aussi de bisbille entre les deux équipes. Ouais mais c'est pas ça le plus gros problème. C'est un problème financier d'une part. Donc, c'est pour ça qu'ils ont terminé un petit peu plus vite. Mmh. Et donc, autre chose, c'est pas la fin de la série. Ulysse retrouve le chemin de la Terre, mais n'est pas encore sur la Terre. Certes, mais on imagine que tout lui... va bien se passer. Et justement, euh, Et dans Bernard Dernest me dit il peut se passer plein d'autres choses encore. Donc, si suite, il y a, on sait qu'il y a des projets, enfin, ouais, etc., oui. des gens qui veulent faire des choses, ça se passera à ce moment-là. Mais il faut bien faire attention. Ça, c'est L'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas une vraie fin. Donc, il y a pas de fin, finalement. Oui, pour mais Ulysse, alors, est-ce que... Voilà, pour les parce que, que faire rêver oui, les gens Est-ce qu'ils ont fait quand même euh, cet épisode euh, là pour clôturer d'une certaine manière oui, ou est-ce que oui, c'était oui. oui, parce que c'était pas prévu que ça soit le 26e s'il si y en avait eu 52. Exactement. On est d'accord là-dessus. C'est bon. pour qu'il y ait une sorte de on va dire de d'accroche euh, que ça se enfin le 26 se termine de manière un petit peu positive et logique qui qu ouvre la porte à d'autres choses, voilà. Ouais. C'était ça. En fait, d'accord. Et mmh. donc, si suite il y a, elle se passera lorsque Ulysse est sur le chemin du retour. Donc, euh, mais il n'est pas encore arrivé, attention Si on veut Ulysse 32... Euh, <rire> attention, il n'est pas encore arrivé. Il peut se passer plein de choses. Bon. Voilà. Dac, dac, dac. Et plein d'autres choses, mais bon, je vais pas vous raconter une interview. Le mieux, ce sera que vous l'écoutiez. Mais oui, mais on demande que ça. <rire> à part ça. Alors, voilà, c'est l'année Ulysse 31. Mmh. Donc, entre autres choses. Entre autres choses... Donc je ne sais pas si tu as euh, donc écouté l'interview de notre ami euh, Michel Barouille euh, non point la semaine dernière eh non alors vas-y sur une radio, radio là parisienne non, il était en compagnie de concurrente euh, mais néanmoins ami oui Jean-Pierre Savelli. <rire> oui et donc ils ont parlé un petit peu de euh, des concerts en vue ou bien Alors des concerts un petit peu, donc ils ont parlé du fameux concert de, de du Paris, Rex. du mmh. fameux concert du Grand Rex. Ils ont reparlé un petit peu de leur carrière, euh, pourquoi ils avaient enregistré ceci, cela, etc. C'était assez intéressant. Et bon, Michel nous prépare pas mal de choses apparemment cette année. Donc, euh, si vous êtes fan de Michel Barouille, on l'a... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Michel, ouh ouh, ouh on t'avoue. Ah, mais c'est des gens c qui n'écoutent pas Génération Mondiale. C'est La Bataille des Planètes, c'est Vic le Viking. Le Tour du Monde à 80 jours, les Judo, mousquet boy, les Mousquetaires, les etc. Mousquetaires, Bioman la première chanson, la seule. Oui, la, vraie. la première diffusion sur Canal. C'est ça. Alors, générique de début et générique de fin. Oui, absolument. Exactement. Gère de, de, de l'espérance. et. C'est euh, bien, de, euh, hum, bien de, le, fait. de le préciser quand même. D'ailleurs, il a enregistré pour la première fois la version longue du générique de fin pour le fameux CD CDT 80, double CDT 80 de Michel Barouille que je vous conseille fortement parce qu'il y avait eu sur le logarithme une version longue mais qui était bidouillée à partir de la courte. Donc, c'était une rallongée à partir des courtes. Quoi. Tandis que là, il a vraiment enregistré sur le playback japonais euh, la, la, la version euh, de fin puisque je vous rappelle que les chansons de Michel Barouille sont les mêmes qu'au Japon sur Bioman. Voilà. Oui, entre autres, voilà. comme d'autres génériques qu'il a fait. d'ailleurs je... comme souci mousquetaire voilà exactement on vous passera l'original qui est bon c'est pas michel mais c'est pas mal quand même qui est fait par une chanteuse donc j'ai oublié le nom on vous passera de ça de souci mousquetaire tout à fait je sais pas le nom je pourrais pas t'aider c'est ça des potes c'est la même chose c'était la bonne époque où bah, on adaptait euh, on faisait des textes plutôt réussis hein. Il y avait par exemple mmh. Charles Level qui écrivait des chouettes choses. Absolument. Et on les génériques de là-bas. quoi, On les adaptait en français. Donc c'est une meilleure qualité quand même que les deux-trois notes de synthé d'un de, certain label que je nommerai pas. Voilà. Ne nommons pas. Voilà. Je nommerai pas AB. Voilà. <rire> Donc voilà. Tout ça pour vous dire que Michel vous donne rendez-vous pour le premier télé-générique parti. À Tours. qui aura lieu à Tours alors c'est quoi ah, ce le qu plus partie alors on peut pas en dire plus il y a des surprises ah et tout ça il faut venir non, à Tours non, non, Déjà, non, non, on gens a dit un petit oui, peu oui mais alors, pas mal. alors je vais te dire pas que, que, je vais te dire que euh, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux mes de Fofio. oui voilà les il y a bleu. des gens qui ne connaissent pas Japan Tour et que comme ils connaissent pas ils pensent que c'est de la merde et euh, donc euh, quand je leur dis que c'est une super convention ils me croient qu'à demi mot Donc c'est pour ça qu'il faut leur dire euh, que c'est bien euh, comme quoi c'est bien et qu'il faut y aller. Il y en a qui préfèrent aller à la JE Sud, je suis en train de t'expliquer. Alors que la GE Sud, c'est une grosse merde. Il y a, donc, y a euh... qui cette année la JO Sud là Mais personne. Il <rire> y a personne. Il y a, y a bleu. Non, ah, il est pas là, non, il est pas là. Mais quittez ça fait bleu. Ah, il s'est décommandé, il viendra pas. <rire> je connais même pas Fles bleu, il sais pas quité. Je connais Magie bleu. Moi, connais... Non, alors Japan Tour alors le euh, donc c'est euh, Donc c'est un tour. C'est une convention euh, manga euh, jeux vidéo euh, geek. Alors, ce qui est bien, c'est que ça réunit les trois univers, mais qu'il y en a pour tous les goûts, mais que c'est fait de manière assez harmonieuse. Donc, c'est au centre des congrès de Tours. Vous avez un étage thématisé dédié, comme ça, bah, les fans d'un truc n'embêtent pas les fans d'autre chose. C'est ça. Vous pouvez pleinement participer aux activités, voir les invités, etc. C'est dans une super ambiance. Il n'y a pas trop de monde non plus. C'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable comme convention. C'est pas un grand hall avec plein de boutiques, euh, comme on peut voir à Japan Expo. Et donc, euh, la partie dédiée à Nîmes, manga, etc. Donc, euh, proposera euh, donc ce... pour ce week-end-là. Donc, c'est le 16 et le 17 février. Ah bon C'est pas euh, non, dans Non, pardon. C'est après. Bon, c'est plutôt 19-20-21, je, je pense. Ça, commence pas ça tombe toujours année. mon anniversaire. C'est 19-20-21, le les ah. activités, c'est le 20 et le 21. Donc, il y aura ce fameux concert euh, générique TV partie. Donc, euh, ben vous retrouverez les génériques. Euh, donc, on sait qu'en invité, il y aura déjà Donc Michel Barouille. Nous vous chantera les fameux génériques en Valérie Barouille on oui, va les voir fait. tous les deux sur scène ça ça vaut le coup mm -hmm. il y aura aussi Amélie Morin donc entre autres bah oui, la chanteuse de, de, de la, la chanteuse Sherlock Holmes c'est la voix parlée de Candy voilà donc euh, Michel vous chanté, donne rendez-vous à, à Tours donc si vous voulez le, le voir surtout si vous ne l'avez jamais vu et encore mieux si vous l'aimez euh, allez l'applaudir au Japan Tour et puis chanter Absolument. avec lui Avec nous, sachant qu'il les... est très disponible. Donc, Absolument, euh, il est super sympa, on super well... faire, je pense, la petite ah. photo souvenir. Il y a etc. aucun tout problème. Ça, il, a aucun il est chaleureux et tout et tout. Et donc voilà, c'est un super concept. Le, le concept, le générique TV parti, il y en aura sûrement d'autres. Hein, si ça fonctionne, donc venez les petits gars là. Ouais, ouais, ouais, et pas la JE Sud de Bougna, c'est pourri ça. Ça n'a de que le nom, c'est pas une Japan Expo, Japan Expo Sud, c'est à Marseille, c'est à chier Tu m'entends aussi. à matin Il y aura aussi une, aura aussi chier. une conférence euh, donc, euh, Génération Albator, donc on reparlera un peu toute cette période, etc. Il y aura des invités, euh, on va avoir... Il euh, faudrait que je m'en mêle à la, la, de la conférence, il y a pas aura de des... je parle pas. Il y aura des comédiens aussi, etc. Bon, mmh. on... Au niveau du doublage déjà, bah, on aura Melly Morin aussi. Ah bah hein oui, forcément, elle fait, les, voilà, elle elle fait, fait deux, beaucoup alors. de choses. Euh, Excellent. Et puis, plein d'autres choses, vous allez voir, c'est génial. C'était plein de, plein de surprises l'année dernière, plein de gentils et beaux invités. Ah ouais, puis on, on a eu plein d'interviews géniales et tout ça. Enfin, c'est des trucs euh, impeccables. Donc voilà, c'est l'un des grands rendez-vous de 2016, comme on le disait la dernière fois. C'est une année, là, ça va... Ouh là là, ça va... Il va y avoir du lourd, hein. Ouais, des gros clair. événements... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, bien mieux que les années précédentes. Déjà en février, trois gros événements, donc euh, voilà, vous n'allez pas vous ennuyer cette année. Ouais. Alors, on n'a pas d'infos sur les invités de la Japan Expo de Paris. <rire> non mais on s'en fout en même juillet. temps. Alors, seule ah, chose, c'est qu'ils ont changé leur système de billets euh, méga collector. Alors avant, euh... il y en avait plusieurs. Euh, vu euh, on va dire euh, les prestations désastreuses offertes dedans je pense et vu les gros coups de gueule qu'il y a pu y avoir l'année dernière, ils en ont supprimé certains donc on n'a plus qu'un billet collector maintenant. ça alors... qui est moins cher. Sale! Donc, on n'a plus le billet ultimate, la 160, je sais plus combien, Pfff. le billet gold, le billet silver, le billet zen. On les uniquement... gens ont fini par s'en compte qu'ils ont les prenais oui. pour des vaches à lait. On a uniquement le, bi... le billet zen, pardon, oui, mais il y en a plus à acheter des billets zen. Bah oui, bah oui parce que euh, ça serait dommage d'empêcher de, les gens qui veulent claquer leur pognon en conneries de le faire, ça serait dommage, quoi. Ils ont envie de claquer leur pognon, on le prend le pognon. Donc, on sait pas encore trop comment ça marche, enfin, c'est un petit peu mercantile, tout ça, ça a l'air d'être très ah, compliqué. complètement. Ça a l'air d'être très compliqué parce Parce il y a des rumeurs qui disent que si on veut vraiment approcher certains invités, il faudra avoir ce précieux sésame. C'est de la enfin, connerie! Bon, parce que même si tu craques, tu les verras pas quand même. On Donc... paraît que si tu as ton billet Zen, tu peux choisir un invité et tu as, ah, auras un le privilège, ah, celui-là spécialement, en tout cas, d'avoir ta dédicace, ton truc. Enfin, bref. Mais encore faut-il qu'il y ait un invité qui t'intéresse, ce qui est pas dit du tout. Hein. Alors j'ai envie de dire les, à la team de la Japan Expo euh, Paris. Euh, messieurs, mesdames, au mieux nous inventer là, des billets, des trucs, on ne comprend rien, qui sont compliqués, qui coûtent cher. Gardez vos idées pour euh, des thématiques intéressantes, qui ouais. fait devenir des gens intéressants. Ça ouais. fait des années qu'il n'y a plus personne et ça nous saoule. C'est ça, absolument, je suis en diamant d'accord. La, la Japan Expo est devenue un grand centre commercial, donc c'est un petit peu dommage, ou un rendez-vous de youtubeurs qui ouais. n'ont rien à foutre là. Excusez-moi, mais enfin bon, euh, au départ c'est sur la culture japonaise. Oui, alors. à ce moment-là vous faites euh... un salon de YouTube, exprès. mais ça a déjà été fait, tu le sais. Ah ça ouais, a eu ouais, beaucoup ouais. de succès. Bah <rire> oui, non, mais tant mieux, tant mieux. Mais qu'ils aillent dans un truc exprès pour eux où il y a que les ninjas qui l'invocuent euh, okay, et puis qui fassent pas chez les autres gens, civilisés. <rire> voilà ce que je dis moi. Enfin, voilà, voilà. Donc ouais. beaucoup de choses, on en parlera tout au long de l'année. Il va y avoir des événements, des concerts, des, des super trucs. Il y aura le Pegasus Fantasy. qui ne sera pas au Grand Rex cette année, attention, ah, qui ah, sera ah, au ah, Palais des Congrès. Et oui, succès oblige. Mais... C'est plus grand, le Palais des Congrès Ah oui, et puis, ah. acoustique et salle, bien plus agréable pour profiter du concert, donc ça sera bien meilleur. D'accord. Alors, on n'a toujours pas le nom des invités, hormis donc... Euh... La chanteuse euh, mythique et originale, euh, enfin de la voix dans les BGM. Oui, J'ai oublié son nom, je m'excuserai. On ne sait toujours pas qui aura comme autre invité. Ils n'ont pas communiqué encore. Il mm -hmm. faut dire que c'est un petit peu compliqué pour faire venir euh, donc en ce moment les, les Japonais euh, en Europe et surtout en France avec les regrettables événements qui sont arrivés il y a quelque temps. C'est vrai qu'ils sont un ils ont un petit Peu, des euh, voilà, Ils ont un petit peu peur, leur agent euh, freine ouais. des cas de fer, donc euh, peut-être que c'est l'une des raisons de, de cette non-communication, il faut négocier, ça doit être compliqué enfin bref, oui, on sait qu'il y aura d'autres invités surprises donc il y aura ça euh, donc euh, en avril il y aura aussi donc le fameux on en reparlera, donc concert du Grand Rex euh, donc un truc de folie avec euh, beaucoup de chanteurs de générique mm -hmm. ce sera une soirée, plus de 30 chansons nous annonce Donc, il y aura de tout. Ça va être vraiment énorme. Oui, et puis apparemment, ils veulent mettre tellement, tellement, tellement d'interprètes inter -inter que, du coup, ils vont pas avoir le temps d'en faire beaucoup chacun. <rire> il y en ça a qui n'en ont pas beaucoup déjà là-bas. Certains en fait, mais... vont en faire plus que d'autres. Ah oui, mais forcément. ça sera bien harmonisé, t'inquiète pas. Ah, mais j'en doute pas. C'est Olivier qui s'en occupe. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà, C'est tranquillou. Bon, bah, et l'événement alors... à et, Monaco, et, bien et, sûr, et, le et, dernier week-end, le 27, M. Bouiki Terrazabois, le papa de Cobra, ouais. qui sera présent... Pour la première fois. Pour la chez première nous, fois. En tout cas, depuis longtemps. Et qui sera accessible pour son public, d'après ce qu'on nous dit. Je veux bien le croire parce que Monaco, c'est une convention qui est plutôt sympa, bien organisée. Monde, donc, il ouais. euh, y aura un peu moins de monde. Et on aura aussi. Monsieur Yu Suzuki, Monsieur Yu Suzuki, une grande figure emblématique du jeu vidéo, c'est Monsieur Sega. Sega. C'est le monsieur qui a inventé la Dreamcast quand même, qui a réalisé euh, les plus grands titres de chez Sega. Donc Space Arrière, euh, Afterburner, Outrun, Super Angon, enfin vous voyez vraiment euh, de la folie. Uh -huh. Donc il sera là puisqu'il y a un ouvrage qui va de sortir sur lui, donc il nous parlera de son métier. et nous parlera aussi de Shenmue 3. Puisque ah, Shenmue 3 financé, je crois parlait financé fans. par les fans, ah, le ouais. projet a grandement avancé. Donc si vous êtes fan de Shenmue, il faudra être là. D'accord, un, un super week-end à Monaco le 27 février. Le février année, va être ça va chargé, hein, très très chargé. Et puis, il va y avoir avril très chargé, et puis plein de choses après. Mais on en parlera la prochaine fois. D'accord. Allez la semaine prochaine et ce sera pas la Star